Are you ready, ready, ready to rock? So am I à la vie I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter Don't wanna be an American idiot And this is how Bonsoir à tous, bienvenue Bonsoir. dans Memento Mori. Alors que je balance direct d'emblée Cash, Mitch a chanté pendant tout le générique. Hein faut quand même euh, voilà que vous le sachiez bien, euh, chers auditeurs. Euh, surtout quand c'était... Euh... Oh, Linkin plus. Park, t'as chanté N sur Linkin ouais, Park beaucoup avec beaucoup d'entrains. Mais ça c'est parce que c'est une passion, c'est un très <rire> bon groupe, et en plus il est mort, alors du coup faut respecter sa mémoire. N'importe quoi. Oui Alors, on attend euh... encore euh, Mounet, qui, qui va nous rejoindre hein. sans doute, euh, qui nous écoute peut-être euh, depuis sa voiture en train euh, de se dépêcher d'arriver. donc voilà Donc en attendant, on va mettre un petit peu de musique. Euh, pas si différente que ça du générique, mais un petit peu quand même, n'est-ce pas Oui, quand même, un petit peu. <rire> Alors j'ai dit qu'on allait commencer par les Ivan Dragos, parce que je me dis quand même, putain, les années 2000, quand on était encore dans le punk rock à fond, c'était quand même ça qui dominait le game Et euh, voilà, on va s'écouter Punkrock et Canette, qui est un bon morceau, bien bien punk Punkrock et Canette. C'est une commune très bonne définition, bonne Canette. Et juste après, on va s'écouter Les Vents Passes, et on sait jamais si le petit Pedro de Saint-Dié nous écoute, qui déteste Les Vents Passes, sache que j'ai pensé à toi en me disant quel morceau je vais passer pour voir lequel tu pourrais le détester le moins. Voilà, bisous Et voilà, c'était les vents passe à l'instant, vous êtes toujours dans Memento Mori spécial année 2000. Voilà, pour que vous ne pas deviner. Ah, ok avec nous voilà bah comme d'habitude mais 5 minutes euh, habituelle de retard euh, dans ah, ma vie non, euh, okay. de, dans ma vie de tous les jours euh, bonsoir tout le monde euh, je suis ravi de vous retrouver euh, juste euh, un petit message là tout vite euh, donc euh, l'émission moi personnellement vous si je le pense euh, sera dédiée euh, pour euh, notre pote arnaud euh, arnaud de, de, de, de toulouse et des vossges euh, voilà qui a des petits soucis actuellement Donc euh, siil peut écouter l'émission euh, peut-être pas en direct mais du moins en podcast Euh, dans les semaines à venir et ben écoute euh, voilà qu'il se fasse du bien ou pas hein, on je pense pas bien trop, à toi euh, du coup euh. voilà gros voilà. bisous euh, de Saint-Étienne à tous les moments on a chanté Ivan Dragos les bras en l'air voilà il y a forcément d'autres morceaux qui connaîtra euh, ce... il va y avoir beaucoup beaucoup de bras en l'air ce soir je voilà. je pense a... d'ailleurs monet tu t'es refait la crête comme à l'époque euh. tu t'as fait pas exactement c oui oui ben <rire> coup de folie euh, j'ai rien su faire euh... <rire> voilà, comme à nos 17 ans 37... on a pas on a pas mis Pekerca d'ailleurs on n'est pas sérieux quand on a 17 ans Ouais, on avait' pas 17 ah, si, avait... ouais, oh, ans quand elle est sortie, ça c'est sûr Non, bah, non, bah, non mais, euh, mais c'est même... une chanson intemporelle Exactement, c'est ça On a toujours un petit peu 17 ans au fond de nous tu vois Ouais, c'est des fois compliqué mais Comme le prouve <rire> cette <l> <rire> Ouais, bon quand tu fais du placo un peu moins mais c'est le reste du temps pourquoi pas Ouais c'est ça C'est un apprentissage écoute ah. <rire> ah, je m'attendais à tout sauf ça <rire> coup, je me suis fait sécher sur l'apprentissage du placo c'est terrible. Voilà voilà. Bon. bon, on écoute un peu de grind et du death metal. Exactement, voilà, voilà. parce que pendant que certains écoutaient du punk dans les années 2000, d'autres écoutaient du grind et du death metal. Donc on va écouter du grind et du death metal. On commence, on écoute quoi du coup Pixy Du grind et du death metal Ouais, alors plus grind que death metal pour commencer, mais ça viendra, ça viendra. Donc comme je le disais, on commence avec PixT, euh, groupe tchèque, qui euh, au début des années 2000 a pas mal soufflé tout le monde, notamment euh, avec ses parties de batterie, euh, ultra rapide et ultra mis en avant comme c'était l'un des premiers groupes à faire ça et puis ça a fait école et tout le monde a fait un peu pareil, euh, voilà donc le morceau c'est Thief of Ganja issu de l'album The, Re The Return, et juste après on enchaîne avec Moomak euh, nos copains de Suisse Euh, ou pas <rire> non, mais en tout cas de... voilà non mais dans le groupe il y en a qui sont cool deux... oui tout, bon, à fait, voilà. tout, à fait, tout à fait on, on dit pas qui hein, voilà mais en tout cas musicalement c'était vraiment vraiment cool surtout les débuts d'ailleurs on écoute leur tout premier album qui était mortel et qui a mis la claque à tout le monde quand c'était sorti donc on écoute le morceau euh, qui n'a pas de titre c'est oui, le 25 e ah, j'allais dire 23 mais ouais non pas. 25 à deux près et qui était c'est celui que je crois et euh, le, le nom de l'album je m'en rappelle plus même pour moi c'est le Là, premier Euh, Arna là web ouais, mes petites notes mes petites notes elles sont elles sont elles sont, elles sont là c'était Customized warfare c'était sorti en 2005 mm -hmm. voilà donc pixit 2002 et juste après moumakkil la poésie quoi ouais Voilà, on est toujours sur Memen Tomori et à l'instant c'était les excellents Momakil dont on regrette l'absence. Et les prestations live Ult Ultra Boros. Ouais. carré et tout euh, enfin voilà. Mais <rire> bon, je vais rajouter. Solide. Voilà. OK. Bon bah voilà. <rire> n'êtes pas un bavard aujourd'hui, vous êtes en train de manger non, en non, fait, ça. Ça. <rire> on, on peut pas être en émission et, et au repas. Mais t'inquiète, ça aller. va venir, ouais. et tu le regretteras peut-être. Oui. <rire> bon, je vais peut-être aller vous racheter une pizza à côté, <rire> <rire> histoire de vous faire euh, faire parler le moins possible. Ça me coûte cher les émissions, ça coûte cher <rire> J'ai un compte directement, la pizza arrière. <rire> Alors euh, moi je vais passer du coup des, euh, des morceaux pas forcément euh, moins bourrins mais un petit peu plus mélodiques euh, donc euh, ça va être deux un petit euh, peu, euh, ouais. petit peu, un petit peu. Non, donc deux grands classiques moins, euh, du crust euh, des années 2000 début 2000, euh, qui ont vraiment bien marqué euh, la scène avec Tragédie et Fromage Is Rise. Donc c'est les euh, deux grands groupes de Portland euh, qui ont un petit peu euh, initié toute la scène un peu... Euh, M, pff, M, au crust c'est un grand mot mais du moins le crust un peu plus mélodique, euh, qui sortait un petit peu de, de du stenchcore euh, qu'il y avait plus dans les années 90. Euh, voilà, euh, c'est deux excellents groupes, euh, Tragédie existe toujours, From Agis rise avait refait une formation il euh, y a un an ou deux, je ne sais plus exactement. Voilà, donc on va s'écouter euh, du LP de Tragédie Vengeance sorti en 2002, donc c'était le deuxième album, le titre The Day After. Et juste après on va se mettre donc euh, Nightmare dans l'album Nightmare pardon avec le titre action donc uh, Fromage Rise. Donc là, pour la petite anecdote, j'avais envie de passer les tragédies depuis un certain temps parce que en écoutant uh, Gemoso euh, dans la bagnole euh c'est ça m'arrivait plusieurs fois en fait, il y avait juste une intro l'intro d'une chanson. J'ai dit ouais, trop bien, ça va partir. En fait, c'était l'intro de 30 secondes. Et bah le morceau d'après c'était pas tragédie Parce que mor les, le morceau était coupé quoi forcément Parce qu'il y avait trop et machin Et sur le vinyle bah le morceau c'était toute la longueur <rire> C'est dur <rire> C'est quoi ce bordel Oh putain c'est la country <rire> Je voulais mettre le morceau là Mais je me suis dit chier Je mets un truc euh, voilà lié à la thématique comme euh... <rire> Ce sera l'occasion plus tard <rire> et c'est parti Musique là. Voilà. Euh... C'était Fromage is Rise. Fromage is Rise tout à fait avec oh. le titre Réaction sorti en 2003 pour ceux qui auraient le doute, c'est euh, voilà c'est from, hashish, rice. Et non pas fromage. C'est ça, a parce a que moi, tu vois, du coup, j'étais là, je me qu'est-ce que tu racontes <rire> J'ai entendu la même chose. <rire> comme ça, bleu, je me dis, et en, en plus, un peu on dur, a le quoi. fromage à côté de nous, tu vois. Donc, euh, <rire> les les blagues blagues <rire> <rire> ouais, Avec ça, j'aurais ouais. pu faire les grosses têtes dans les années 2000, alors fais pas chier, largement. On aurait rigolé, et puis on aurait dit, ah, et puis on aurait continué les blagues sur le fromage. Oui, oui, oui. Ne, ne nous lance pas. j'en ai une la j'en ai une. Attention. Tu vois, tu vois. Et juste avant, donc euh, les tragédies avec euh, The Day After. Euh, voilà, pareil, 2002. Donc c'est tout début. Et c'est que personnellement, quand c'est sorti, je n'écoutais pas. Ouais, c'est arrivé mais... plus fin 2000. Il y a beaucoup Et de groupes qui voilà. non, cas. Ah bah clairement, c'est... Voilà, oui, 2000, euh, j'ai calculé assez rapidement, à 13 ans. Donc bon le temps d'arriver au Crest côté euh, ouais. dans la campagne euh, bon ça se fait pas hein, <rire> ça se prend pas à limite quoi donc ça, ouais. ça arrive, ça, ça ça arrive les... dans donc la ça passe parler du minil <rire> euh. les, les détours sont nombreux <rire> les chemins sont houleux <rire> euh, alors du coup c'est à moi alors, on va faire un, un petit instant comme je pensais pas revenir là ça fait 3 ans qu'on fait l'émission on va faire un bloc box Ouh. Et ça veut dire que ils ouais. quand même. C'est pas rien. J'aurais j'aurais pas pensé. Franchement, je ouais, bah, ça vient de toi donc Kelly que... enfin au moins tu es responsable de tout ça. Oui, <rire> mais comme même <rire> Mais j'aurais voilà. plus surpris que justement. C'est ça. Ça paraît, tu ah, oui, est est il arrivé, tu ah, arrivé, En fait, c'est logique. un <rire> croquet bretel. <rire> Merci Mathieu. Euh, non, on va s'écouter Rancile pour commencer. Voilà, je ce... Qu c'est ouais, quand même relativement quand même, ouais. Oui, mais quand même du... ska punk, ouais, c'est ska... pas opération Ivy qui était vachement plus ska. Ouais. Mais il y a quand même pas il enfin, y a des gros gros types ska quand Rancid voilà. Bah, oui, oui, oui. Ouais, ça dépend quel album en fait. Bah, bah, tous les albums sont pareils chez Rancid, tu as les morceaux punk rock, le morceau euh, <rire> le morceau ska, le morceau ska avec le mec des spéciaux sur le clavier et tu à chaque fois c'est pareil. Mmh. Voilà. Mais ça reste un groupe quand même qui c'est euh, super ouais, c'est en live c'était hallucinant. j'ai pris une claque terrible à Celestia. Leur budget aussi d'ailleurs. Euh... <rire> Mais je pense pas que c'est un groupe qui doit jouer quand même toujours bien. Non. Il peut... La ah. légende dit c'est une fois <rire> sur deux quand même. C'est un peu chaotique quand même. Bah, en fait, c'est tout le monde tient la baraque, sauf le chanteur. Et bah, le problème, c'est que ouais, quand c'est toi le chanteur et que tu tiens pas du tout euh, la baraque, et c'est un ah, peu dur. C'est une histoire de charpente. On est dans la venuiserie encore. Philippe Bouvard, je <rire> toi, on arrive. On arrive. Non, c'est plus lui qui présente en plus. On le sait parce qu'on qu est... <rire> mais... le sait. Hein. On le sait parce qu'on a écouté ça et juste après on a eu un accident, j'ai cassé ma voiture. Hey, Karma, et juste après on va s'écouter Tokyo Ska Paradise Orchestra. Alors, ça va peut peut-être faire plaisir quand même Arnaud parce que c'est un groupe japonais. Ah Bah mais tu dis de noise je... ouais, <rire> ça, un proska. C'est <rire> tout japonais. Tout <rire> ouais, le peut-être le truc hein. Ouais. on ouais. suis... <rire> va on va, y, on va en parler en antenne. Euh, ouais, J'avais découvert ça aux Zero Ken de Belfort à l'époque où c'était un festival où il y oui, avait une ouais. programmation un peu digne de ce nom et c'était ultra mortel. Ils sont je sais plus combien, genre une bonne quinzaine sur scène et c'était la giga zone c'était super bien. Voilà. Et du coup, c'est tiré de leur album live euh, dans je sais plus quelle ville au Japon. C'est voilà. vachement bien. Bon, après c'est c'est quoi quoi Mais du coup, il y a une petite touche ouais, de assez, folie, c'est ah, euh... un peu trade quand même. Oui. Avec un petit côté jazz derrière et tout. Euh. Ouais, c'est pas ce qu'un festif quoi. Tu peux Je ne connais pas, je connais pas, je connais pas, pas assez. Est-ce que le ska ah. peut pas... Ouais, peu mais le ska, le vieux ska, Rocksteady, tout ça, c'est quand même... Ouais, euh, non, oui, là, on sait pas. C'est pas, pas, engagé, pas parfois, à, euh, oui, oui. à la... Enfin, je sais pas. Euh... À la skape Ouais, par exemple. tu vois, ouais, Pour donner un exemple <rire> un peu oui, pourri. Non, est non ça, là, on est plutôt sur un truc assez festif quand même. Mais voilà, tu vas te faire ta propre idée. Oh, bah, je connais un petit peu, mais c'est de faire... Euh, oui, au moins depuis les années 2000. J'ai pris ça, <rire> exactement. Euh, voilà, du coup, on s'écoute Rancid et juste après Tokyo Sky Paradise Orchestra. She is warm And KC She wants to run, run, run She's a punk rocker She don't trust no one When On her south neighbors All alone Under a Red Hot Take a bus downtown To the graveyard shift tonight Under Red Hot Take a bus downtown To the graveyard shift tonight KC We're never caught up Like the rest of the rats in a fucking maze Check me out, she said I'm in a concrete jungle I'm an individual and you are stuck in a haze Oh hell no, no. she knows why they do this she And she said, said so, and she knows who her friends are So, so fuck, fuck yeah. don't get no closer It'll only make her run far away Under a rare hot bone, take a boss downtown To the graveyard ship tonight Under a red hot moon Take the bus downtown To the graveyard ship tonight I do cases, brother, pretty well Let's say I spend a long time hanging out I always thought it's sort of here that she'd be the one To get out of here and make a life for herself But when we found her in the Lillie Park In the dugouts, it was cold, dim and dark And no one knew why she wouldn't wake up I think she finally made it back home oh, Now, under the red hot moor, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Under the red hot moor, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. One time for your mind. Two times for your soul Three for the graveyard And the money I fold Dipped out in the city Where the sun burns slow No old picks of pity I can't say no Not my time to go It's not my time to die The last thing I wanted Is for my mother to cry It was love first light The very first night Things have never been the same Since I took a first fight The way I live my life I love, I live lavish You me from the start You lose You never have this I'm touched gun leave back up you don't want it sticking for his cash just back so how we found it take to and pass I take to and last bust the motherfucker I'm out of this bag give out high sock I'm out of control Let's about fuck skate man I'm ready to roll go c'était le petit passage ska 2003. globalement, voilà. on a tous écouté du ska, hein. faut pas tout, tout sauf fait. Farno. Moi, j'ai écouté Rancine, tu vois. Ah, ah, donc euh, voilà. C'était mon ska moi, tu vois. Mais ça ouais. déjà pas mal. Je pensais pas le tirer si loin. Si, même même nos errants c'est ah, nous ont autre amené autre chose, euh, ouais, au ska, il est vrai. Ouais. regret ouais. voilà. oui, Il y a des bons trucs partout finalement. Donc euh J'ai pas, pas été chercher dans les trucs de regret des années euh, des Non années bah c'est dommage Là on est censé passer voilà. des trucs qu'on aime bien Il y, a, à, les, y, a, les il y pour ça Voilà c'est ça, <rire> les regrets sont dans le générique Parce que le Kiyo bon, par mais... exemple euh, ah, on, a le... pas, on a parcouru le chemin je sais On, on l'a si subi, euh... on l'a pas ah, écouté Tenu la distance Et je te hais de tout mon corps je tu es tous les matins dans le bus qui t'emmène au lycée Oh putain On a pu mettre Marine Manson Il y avait trop de trucs Fallait faire un choix tu vois ouais, Ouais mais après il que... y a des trucs tu réécoutes des fois tu... oh, non, Moi j'ai voulu mettre du machinet, du Fear Factory ah, J'ai écouté, c'est ce que j'écoutais Je dis oh non en fait non Il faut mettre ce qu'on écoute maintenant de ah, ouais. -là. Enfin. Oui mais bon Tu t'essaies de te rappeler les choses que t'écoutais ouais. ah, J'ai quand même mis 2-3 petits trucs Mais on après Putain Fear Factory j'ai réécouté des morceaux Ah c'est raide hein Qu'est-ce que ça a pu mal vieillir C'est incroyable, c'est une espèce de chorus dégueulasse sur la voix Mais c'est le problème des voix C'est que musicalement encore bon ça va à sous Ah ouais, entre du Metallica du Sepultura, t'es pas trop où ils vont. Et les voix, ils font des des mix de temps en temps. ouais <rire> Le côté un peu Power Neo. Quoi. Ouais, euh, oui, puis un peu Indus. Euh... Ah en rigueur, on a pu mettre Pantera, quoi. Oui. Mais est-ce que c'était encore... Ouais, si, c'était ça. Si, il a eu une Ils en ont sorti en 2000 aussi. Après, c'est ouais. quand même plus un groupe des années 90, quoi. Oui, rare, vois, je pense. Cas... Je sais pas exactement c'est quoi. Il y avait je voulais passer, tu vois. Je m'étais dit, ah ouais, ça c'est les années 2000, puis en fait, c'était 90, tu vois. bon... Ouais, où ça s'arrête à 98. D'ailleurs, ouais, c'est un dernier album. <rire> Décembre 99, ça passe pas <rire> Faut tricher, euh, faut tricher ouais. on s'en fout. Oui, est-ce qu'on peut avoir le débat de savoir c'est qui le plus fort entre Korn et Nimbisquit maintenant ouais, bon m'a demandé ah. déjà à midi euh, si tu préférais la quiche ou la pizza. Ouh. Alors là, ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de débats quand même, débat. euh, de, de, de préférences. Euh... Et qui c'est le plus fort King Kong ou Bongzilla <rire> ah ah on va écouter Bongzilla. <rire> bon. Allez, deux minutes de blanc. Non, non, je, bon, je voulais faire Bongziska avant, mais là c'est quand même mieux comme ça. Donc euh, le morceau American, issu de l'album euh, éponyme, c'était sorti en 2005. Et pour moi, ça reste une des grosses références euh, du Sludge. Quand on dit Sludge, j'entends ça dans ma tête. Donc, euh, sludge <rire> ah ça y est ça ça marche et, euh, et on va enchaîner avec euh, du grindcore pour votre plus du, grand grand du, du gore grind même euh, le groupe de gore grind alias Last Days of Humanity qui, euh, qui était un chouette groupe yeah, mais qui a fait beaucoup de mal à la scène malheureusement parce que tout le monde s'en est inspiré euh, mal en fait donc euh, on écoute le morceau From Flesh to Liquid Mess oh, okay. issu de l'album Hymns of Indigestible Superation Donc euh, voilà, ça c'est le moment gras en fait dans tous les sens du terme avec Bonzilla et ensuite Last Oasis of Humanity. Voilà, bonne écoute sur Radio Nostalgie. C'était voilà. goulayant hein. Ça vous êtes sur même Memento Mori C'était une cinématique de World of Warcraft Et puis voilà <rire> alors ah C'était le bruit d'un évier qui se vide voilà. ah, autant C'était Last Days of Humanity C'était la Maison France 5 Le groupe de Goregrind Ouais carrément voilà. Donc, euh, Ils ont pas du payer cher de mixage <rire> <rire> Autoprod <rire> ouais, On passe un truc de Killjoy après euh... <rire> Ils m'ont payé pas cher Rires Tout est justifié. <rire> mais tu sais, le Val d'Ajol, c'est un peu comme la Tchéquie. Il y, ouais. y a beaucoup de choses en commun. Ah, ils sont hollandais, ceux-là. Hollandais, tout Et à oui. fait. Et t'es sûr qu'ils sont pas allés enregistrer en Tchéquie exprès Non, non, non, non. non. non, non T'as ça... des, des préjugés, tu as sûr. <rire> ah, attends, attends, attends. T'aurais pu, me... pu mettre un peu propre. C'est euh, plus... moins macabre. C'est moins vieux, euh... peut-être aussi ah non c'est la même, la même ouais. période je pense et puis c'était soit l'un soit l'autre voilà, et suis... oui, puis ça s'existe ouais. toujours quoi, du coup hein, quand même l'ASDR alors oui en fait ils ont splitté euh, euh, je sais plus quand ça date au milieu des années 2000 ils ont arrêté puis ils ont repris il y a quelques années mais c'est moins ouais, moins as déjà, chouette t'as déjà vu ça en live non jamais vu en live euh, non le, quand j'ai commencé à m'y intéresser le groupe euh, n'existait déjà euh, oh là, quasiment ouais, plus pas ils ont, ont sorti quoi. un dernier album qui était vraiment vraiment cool ah et que euh, espèce de chant du cygne et puis après quand ils sont reformés c'était plus le même délire donc voilà c'est pas grave il reste des bons oh, c'était sûrement un peu grain quand même oui oui oui sans ah. doute mais c'est pas <rire> ils ont pas dit non plus complètement brillant oui même la, la magie n'opère pas d'accord donc tu voilà tu veux dire que le morceau était un peu différent que celui-là quoi oui. ah, c'est ça que tu veux dire en parlant ah, de magie il faut, <rire> il déjà... tu vois, il faut avoir l'oreille un peu exercé comme exercée ah, oui, <rire> c'est pas eux qui sont les jouer dans Tokyo Oscar par les orchestras pendant quelques années euh, non, <rire> non pour faire <rire> le chant additionnel ouais, autant il y a des splits étranges mais celui-là il serait, il serait ah, vraiment interdit <rire> Surprenant. Les jours Sur de tous nos jours. Hein. Ouais, il reste des choses à faire. Non, assez, non. Euh, ben voilà donc euh, ça va être ma petite partie euh, vu que dans les années 2000 j'étais très punk euh, j'ai mis ah bon euh, des trucs euh, que, qui le, me plaisaient comme avec la crête hein, que as ce soir voilà. aussi en plus tout à fait tout à fait où tu conduisais la tête penchée dans un <rire> 405 parce que ah, ça ouais. passait pas privés, joke, <rire> et c'est une question de bagnole aussi euh, j'aurais su j'aurais acheter un espace <rire> <Tiens. rire> c'est une question allez voiture basse euh, c'est pas fait pour lesquels je citerai d'ailleurs mon ancienne voisine qui un jour a vu Mounet passer par la fenêtre qui m'a dit Eh mais je le connais, lui, il avait pas une grande crête avant. Ça <rire> voilà. avait, avait fait ma journée. D'accord. je suis ravi d'apprendre. Je la connais par ta voisine Mais tu marqué les esprits <rire> C'est déjà beaucoup d'esprit. <rire> Alors bref, bah, en parlant de groupe qu'on marquait les esprits, on va passer euh, Brigada Flores Magone. Ah yes Tout le monde les bras en l'air Tout ouais. le monde les bras en l'air, voilà. Donc euh, groupe euh, mythique euh, de Hoy euh, Antifa euh, français, euh, parisienne euh, du moins, euh, qui se revendiquait du Rache. donc Red and the Voilà, le Red and the exactement. Red and the Mais qui avait le mérite d'être... Euh, au moins très très clair comparé à la scène Hoy euh, actuellement parisienne euh, qui l'a ah, un petit peu moins donc on va euh, s'écouter le titre Octobre 61 donc euh, qui est la référence à, à la manifestation algérienne à cette époque euh, qui avait fini euh, dans la scène malheureusement enfin plein de monde tué quoi. et mmh, juste bon, après la mer. manifestation en France oui en France euh, oui. Ouais. Oui, oui tout à fait oui. ouais. à Paris quoi Où les casonss oui c'est ici voilà. qu'on voit d'où les traditionnels c'est ici qu'on pousse les arabes dans la scène mmh oui tout à fait tout à fait euh, juste après donc les brixton cats euh, qui sont eux arrivés un petit peu après donc tout, vrai, tout le monde les bras en l'air Je... oh, oui tout à fait tout à fait avec le titre palestine voilà bon tous les titres de bigton cat s'était euh, engagés sur une thématique euh, diverse mais ça avait toujours le mérite d'être clair aussi Il y pas de il n'y allait pas non plus par qu'un chemin de doute euh, donc voilà c'est que c'est des choses qu'on a beaucoup beaucoup beaucoup quedé et qui me font encore plaisir euh... voilà pour mes petites oreilles aujourd'hui <rire> il est vrai oui j'ai tendance à bugger c'est pas nouveau non, non, mais c'est bah... pour ça qu'il faut euh... mais on est est pour ça'est les... ouais, ouais, ça. ouais, ça ça qu'il faut, ça, faut entraîner parce que le, le blanc ouais. paf et voilà faut, faut suivre voilà donc on s'écoute brigada et juste après brixton donc bah c'était la way, hein je crois que ouais, c'est ça ouais, le, ouais. le terme tout le tout terme fait. exact la, scientifique ah, ouais. la, la scène punk rock euh, parisienne des années 2000 en tout cas ne se résumait pas qu'à eux mais il faisait quand même partie du euh, du, du paysage euh, bien ah, largement ouais, ouais, ouais. quoi en organisant notamment les brigade à faisait le bar fest qui était un festival euh, un, maroquinerie je crois et qui était excellent enfin c'est là bas nous qu'on a découvert un peu tout euh, toute cette scène et tous ces groupes euh, excellents quoi on a bien aimé y aller C'était à la mort, c'était donc juste à côté de la miroite. Ouais, c'était dans dans ce coin là ouais ouais. Ouais. Voilà, bon, ça était pas, enfin, tu bien la salle, c'était pas une salle spécialement punk mais, oui, oui, oui, Non mais normale sympa quand même. En tout cas le, le public c'était <coughs> enfin, tu vois quand tu quand tu découvres ça pour la première fois, c'est mmh, quelque chose bah, ouais, <rire> Voilà, ben je crois ouais. que c'est pas. Ouais. Ouais. Attends, on va meubler encore un petit peu, Allez, un tout petit peu parce qu'on a juste petite seconde. Et qu'est-ce qui vous attend à votre avis Qu'est-ce qui vous attend après le genre d'un concert Je concert. Vous êtes sur Fick Metal. Ah non, pas ça. Alors, on commence, c'est la, ah, la... La, la rentrée, On le dit, c'est C'est la rentrée. C'est la rentrée. Merci patron. <rire> comme dirait un grand philosophe assis à cette table, nous sommes sous le diktat de la du rythme scolaire. Mm. Voilà. Ça, non, mais le diktat euh, c'est bien, bien mieux, ouais. c'est bien mieux. C'est bien ça marche bien ça. Bien Dans un syndicat, tu commences avec dictat. Voilà. Arrête. Alors, on commence avec une soirée en tracte 2. Euh ah non, c'est une programmation totale. Euh, donc avec du coup <coughs> le faut réviser un peu ah, j'ai pas beaucoup préparé, c'est vrai. Le 20 octobre, y est, euh, DJ, euh, Elfobos, voilà, 2, il y a Lira, Palavas, c'est en DJ euh et Fourboss. Voilà, à l'entrée acte 2 à Saint-Denis. concert avant euh, le 20 octobre c'est pas très bien rangé, je pense, <rire> Mais, euh, <rire> vous, vous noterez notez comme vous pouvez. Euh, voilà. oui. Mais euh, c'est une, be une belle soirée euh, quand même, Au passage. <rire> vous l'avez sacrifié non. Ah, on se pas ça. Ah, on a pas pensé ça. Putain. Voilà, euh, bref, c'était pas du tout ça qu'on voulait dire, euh, qu'est-ce que, non on s'en fout, ce week-end là maintenant à Nancy, c'est les 6 ans de l'assaut Malfamé, qui a fait tourner pas mal de trucs euh, Punk Rock euh, à Nancy, avec euh, notamment P.O. Box, Diego Palavas, 9-11, Les Rebelles à Assaults, Travelling Day, Aya, No Season, Tancred, Ramonet, Fat Break, Achab, Achab, Achab, Achab à Kabaki H. Moi bon, je sais pas. Euh ouais, well, c'est de grosse route, super bien et Serpentiptech. Euh, <rire> voilà, euh, ça il y a plusieurs soirées. Euh, la première soirée c'est vendredi à la MJC Lillebonne, le lendemain c'est le Hublot, euh, voilà. Renseigne-vous un petit peu, ça va être ça va être super cool. La MJC Lillebonne, c'est d'ailleurs un très très bel endroit. C'est vrai. C'était pour la, le festival de l'enfer, festival des arts sérigraphiés et euh, livres. Et ouais, et c'est vraiment un endroit euh, très très cool, très joli, tout ce que tu veux. Très dangereux pour le portefeuille aussi mais bon <rire> après c'est la vie. Ouais. Euh, on continue avec euh, Laurelaie qui revient qui refait des dates euh, et Raedrage je sais pas bon, de là concrètement et la Monté d'âme ça se passe au petit Ménil à à Ménil sur Belleville. Voilà. Ah c'est le 28 euh, 28 septembre, c'est ça la date là. C'est vrai que c'est ça, c'est la date qu'il faut dire en fait, euh... c'est ça qui est important. Ah, bah, raison. Euh, ouais, tout à fait. Voilà. Oui, c'est dans les coins de Sainte-Hélène. Lambertville ouais. tout ça c'est quoi là-bas C'est la sauce ultime tension qui fait ça. Mm -hmm. Exactement. Ça, je savais pas que ça faisait encore des trucs. Bah si, on, on devait y jouer, ça crée euh, Pinouf. Oui, mais je suis je suis je suis je suis 28 on... septembre. Oui, non, t'inquiète, on est pas là, c est, c est est studio. Bah oui. Bah, bah, on est bien d'accord. Ah, tu as Pinouf comme si c'était de ma faute. aussi que, tu veux faire un album. C'est bien pour ça que je suis au courant <rire> de cette date. <rire> euh, donc voilà, le 30 septembre, il y a Morne qui joue au Grionne à Colmar. Bon après c'est complet, je crois déjà, donc Tu crois Je sais pas. Ah ouais Peut-être bon, que c'est une bon, fausse information. Morne, euh, je ne cite France. aucune source. Ouais. Euh, on parlait de Hoy, euh, le 9 octobre, il y a Stay Road, Stay East. C'est un groupe, ça je sais. Ah non, c'est le... Ah, ah, le, le nom du... Euh, bah, je sais pas, ça pourrait, hein, quand même. Il <rire> euh, y a The Prowler et Carmen Collère, c'est au bar Le Commerce à Myrcourt, euh, le mercredi 9 octobre. Il euh, y a le festival du Son pour les Braves, avec une affiche euh, relative... Euh, avec Fabulous Ship Cold Bass The Moon Drivers DJ Mitch et DJ Spirillin <rire> c'est Thierry à toi bah, ils m'ont pas prévenu je, ils m'ont pas déçu je veux dire j'ai c'est salut je suis Mitch et hop, <rires> je pirate la soirée euh, c'est les 15 et 5 octobre à plein fin dans les Vosges euh, bah, ça doit être en haut. Bah, oui, le du son pour les bras c'est en haut du col euh, tout à fait ils là, font alors. tous les ans depuis quand même euh... déjà pas mal d'années on peut dire ça comme ça pas les années 2000 mais pas loin Et euh, du coup, on arrive on arrive on arrive on arrive à euh, la dernière qui sera le enfin l'avant-dernière qui sera les rameneurs de Menir, Pipes and Pintes euh, chez Paulette à panier dernière barine dans le 54. Voilà. La salle est sympa. Ouais, c'est beaucoup des concerts punk croqués dans le secteur, hein. pas beaucoup de de de solide solide. Solid. Non, c'est ouais. vrai. Peut-être fort sera habillé. <rire> bah écoute, on peut pas tout faire d'un coup. Ouais. Et euh, juste on va finir sur le Recurring Brainfest à Celesta qui se passe les 25 et 26 octobre avec euh, la même programmation que d'habitude mais euh, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est des gens sympas qui organisent. Si vous avez un doute. Ah non, il y a pas les salles majesté cette année. Autant pour moi. C'était les dernières. <rire> bah oui, mais ça on peut changer d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais Attaque la Jones quand même, elle bat les enragés et les shérifs. Donc finalement elle est rameneur de manière. <rire> <rire> finalement je veux dire, tu m'aurais demandé Carton la pro... plein, quoi. La programmation au hasard, j'aurais eu 5 sur 10 quand même au minimum. Euh, voilà, c'est c'était c'était ça, c'est déjà bien, hein. Si après on arrive sur octobre, on aura ouais, le temps de vous, vous en, pas en trop, reparler. A, vous avez des trucs là Game Oz des autres dates euh, non Non, je sais pas trop, j'ai pas suivi. D'accord. Non mais bah, euh, voilà. Pas trop et même dans le secteur dans les bars, le Grattoir, ça il y un de Non, non bah euh, ça, y... Ouais, y a pas ah, les dates de vrai. la souris verte, il y quelques petits trucs sympas mais c'est un peu plus tard dans la saison. Ouais, c'était pas tout de suite là, ouais. Ouais. ouais, ouais c'est ouais, vrai, vrai qu'il y a quelques concerts sympas mais moins moins quoi. Ouais, si, il le il va y avoir Ah oh, je vais essayer de retrouver ça. On dirait il, il y a pas l'esprit du clan bientôt qu'on aurait pu mettre hein, ce que les années 2000 C'est vrai. Genre, bah, euh... si, okay, on aurait aura pu vrai, mettre Black vrai. Bomba et tout. Et euh... <rire> <rire> premier concert au Tio, c'était quand même ça hein, pour moi. Spectaculaire. Et la, la base le l'amour, la passion. <rire> euh, non, alors c'est le dimanche 13 octobre à Epinal, ça sera sûrement un un des derniers de c'est moi qui mets les choses après, si c'est attaqué ouais, ça. -ce ça. Non, mais voilà. Tu peux je me te... demander, tu sais, on n'est pas je à ça. Te, prêt, je hein. te parlais pas. Ouais, mais ouais. Pas d'interférence. <rire> euh, donc oui, du coup, c'est le... Enfin, en tout cas, un des derniers des de concerts de l'association Les Voyageurs du Son, parce qu'ils sont tous fatigués de faire ça, puis qu'ils ont Ils sont tous plus vieux. c'est pas la première fois qu'ils aient... qu annoncent ça, j'ai l'impression. Oui, bah écoute, cela c'est comme les derniers concerts de la miroiterie, on en a un tous les six mois. <rire> euh, du coup, avec Illégal Corps, euh... Petzélé, ou oh, Petzélé C'est de la folle de Strasbourg, je suis à peu près sûr que ça se prononce comme ça vraiment. Et Nidpool de la noise de Nancy. Voilà, tout ça c'est le dimanche 13 octobre où on l'a voir théâtre à Épinal. très oui. bien ça, faut noter. Bah oui, bah c'est pour ça que je le dis. Bah oui, tu fais bien, je te beaucoup courant. Eh bah alors, ah, non, bah, okay. écoute Radio Gameso un petit peu. D'un. Ah, une, une fois qu'il y a un bon ah, conseil oui, là. <rire> oh là là, mais dis donc, c'est une vachement bonne idée. Et au final jingle. <rire> des Jean-Michel Pub des années 90 quoi. On en Scale les inconnus, c'est parfait. J'aime beaucoup. Si David, tu nous écoutes, ben, je pense tu as déjà zappé, mais voilà. euh, on va s'écouter. Euh, j'avais dit quoi J'avais dit Blocades en premier, je pense, hein, voilà. Euh, de leur album Shape of Misery qui est sorti euh C'est Shapes of Misery. <rire> oh si <'est>... OK <rire> Donc oui, qu'est-ce que je disais Ça me perturbé, tout ça. Euh, voilà, super album. Moi c'est en tout cas pour moi c'était le moment où je découvrais le grindcore et tout, Arnaud je pense que ça faisait déjà ouais. 15 ans qu'il était dedans non, non, non. moi je démarrais je seulement si là-dedans et qui est vraiment un excellent album moi, ouais. Euh, ouais. et notamment ce morceau-là avec un petit passage de batterie que je trouve toujours aussi aussi hallucinant euh, des années et des années après enfin, c'est un très bon break euh, et juste après on va s'écouter grind qui en termes de départ de, de grindcore, moi c'est quand même euh, une sacrée calotte au softbox club euh, ah ouais bah. À l'époque. Mais voilà. C'était très très bien. J'ai encore le patch. <rire> c'est vrai que c'est que la sérigraphie était bonne. Oui. Donc j'ai pas beaucoup lavé ma veste. C'est comment <rire> <rire> euh, Ce qui est possible aussi. Voilà. Du coup, on arrête de dire des conneries et on s'écoute Bloquettes et Macron de derrière. c'était McGruderKind à l'instant c'était quoi ce sur morceau Memento euh, Mori, sur Memento Mori c'est sur l'album oui Aishid qui l'album rouge sur fond blanc oui c'est ça ah, ouais. ouais je vois l'album et tout le morceau il me disait rien bon en plein milieu ouais ouais non mais voilà pourtant les albums quand tu connais euh... ah, bon, bah, oui. je les écouterai <rire> C'est voilà. cool, cool hein, oui, les, les deux sont bien hein. Ouais, ouais, c'est pas... de grosses références ça. Mmh. ça reste dans les tout meilleurs tout trucs de grind euh, qui oui. Ce qui rappelle une très très bonne soirée euh, dans un patelin complètement paumé dans la plaine des Vosges avec Magro de rang dedans. avec ah, ça, ça donné, Cette petite entrée <rire> Où on avait un bandana chacun à l'entrée offert par la offert par la maison <rire> ça je vais dire que quand même ouais, ça... c'est ouais, un espèce de rouleau de PQ euh, un peu plus solide et du coup euh, voilà et tout le monde s'en faisait des bandanas mais euh, il <rire> y avait quand même un mec qui tendait un morceau de tissu à l'entrée en disant fais-toi un bandana okay. mmh. ça ça, ça, ça devient pas cool moi ça m'avait marqué ouais. Ouais, bah ouais. on était genre euh, trois regards <rire> oui voilà <rire> Alors ah oui. Mais je me suis en plus, on avait chopé Margot complètement à l'arrache parce qu'ils avaient annulé une date. À la base, ça devait être Général Surgery. ouais qui eux ont annulé. Et voilà euh... et on a chopé Margot D'Organe, genre, peut-être ouais, deux semaines avant. Enfin, oui, ça va <rire> tu, <rire> tu gagnes au champ. Oui, ouais. ah oui. oui c'est un peu ça, Général Surgery, c'est pas qu'on ne voulait pas, mais bon, oui, en, voilà. soi, on, en, en soi, on, ça, nous, ça nous plaisait un peu moins. Oui, tu m'étonnes. Là, wow <rire> ah oui. Moi, je me souviens, j'ai réveillé Maud un matin en l'appelant. Parce que j'étais au boulot, j'ai vu ça passer sur Facebook Et du coup j'ai appelé Maud dans la foulée Ça l'a réveillé, je lui ai dit appelle de Grudergrind Il faut qu'il vienne jouer oui, Il devait avoir un trou un samedi <rire> Non mais il oui. y a une date qui s'était annulée dans un espèce de skatepark Ou un truc du genre euh, Il y avait voilà, un plan comme ça euh. un plan de merde, vous voulez un deuxième plan de merde ah, putain, je veux dire, euh... ah, Il y avait plein, plein de monde, c'était bien ah, C'était blindé de monts, c'est une très belle soirée Oui, tout à fait voilà. Beaucoup de vin rouge <rire> Excellent bon. Bon bah et si tu passes du grindcore Mitch, comment j'équilibre en passant ah, du, du rap croc. du ah. rap du rap du rap ça manque un peu. <rire> euh, avec Cannibal Ox le un groupe euh... Cannibal Ox cost. Ouais, non non, un groupe euh, euh, qui est pas mal fait parler de lui et qui, qui représente très très bien la scène euh, rap underground aux États-Unis. Et notamment avec l'album euh, « The Cold Vein » sorti en 2001 et qui, qui reste euh, un des classiques euh, du genre. Donc on va écouter le morceau « Straight Off The D.I.C. Euh, » Voilà. Et donc après, on remet du green core, hein, quand ah. même. T'avais ah oui, faut... un morceau rap, quoi. <rire> ai... Oui, j'en avais un, ah, mais... Comment le pas... placer Mais c'est dans les genre... 2000 aussi, il faut pas l'oublier. J'ai brodé pendant 10 minutes. <rire> donc, avec le groupe Say Why, euh, qui sont tchèques, si je dis pas de bêtises, qui jouent très, très, très, très, très vite. Donc, je peux aller au toilette maintenant, là Ouais. Euh... <rire> non, mais Say c'était vraiment, vraiment excellent. Et Limit Power Violence. Donc, le morceau, c'est Life is Fight. Et c'est issu du... Split avec euh, d h euh, les français... Ah, euh, ouais, D-B-A-C écoutera peut-être euh, après. Mais d'abord, on écoute Cannibalogue, c'est tout de suite ensuite Say Why Yo, mm. Yo. what Deaf jugs, sci unknown, no co-flow right with the deal, Brooklyn right here, so I find right now, this is East, West, what, what? Like don't wear your heart and your sleeve There's two things in life I can believe Yeah, and you're best to believe It's a fact, I just rode the leaf Deaf jugs don't care about your culture or creed Or the color you breathe It'll be Ops versus Aliens All you see is Martians piled up As the East and my B-Boy chest rises up You want a convict, you got caught trade-walking And you don't know the alphabet But you still talking Well, I got a blade too And I know it's sharp enough to cut you They call me starving Harlem, scissor-tongue, I lick tissue, and part of me my lava spit almost hit you. you, know I got lava spit and got a lot of it, we can call it in the air, this is the raindrop missiles, heads or tails, the last hat that tried to see me, he now got a touch braille, everybody inherit the earth, why not, we could sell it to the frail. Off the dope off the to be still be warm this spin straight off the deck with these big ass blessings we where everyone laugh the 135 represent niggas that strive straight four times trying to survive beside you up lot Satan I ain't on my show my brain ball fly spawn in the clock I might stop fire lot made off for the top cannon through o spider minds flickering on trash lock animal i strangle the cat slotted on my side of the mad thing Claiming you large, I'm pulling your car, leaving you scar Repping tragedy, warfare, Bernard, yo, This car writes like travel bars, adapt the stars And shine up, rap along, yo We crack cigars to get through stress Pulling on sex, stabbing hurts love Loving the sex, now chilling in front of my rest Smoking the red, watching these cops Popping on blocks, screaming Y'all niggas ain't not in the way We trying to gain freedom like a tribe in Tibet Starving niggas that are still spitting live on the set What's sad? What's sad? I don't know. up, so, how you doin'? You stay movin'. Through the jungle, get them survivin'. Spinnin' lines off the list. How you doin'? You the jungle, get them survivin'. Spinnin' lines off the list. How you doin'? Cannibal, oh, plus the ass is love to sex. Microphones, the type of balls you spin, rips. Straight off, straight off the dick with these Straight off the dick with these With y'all all in the NYC What? Cannibal O And My they're a fucking street Y'all better realize What? Uh, uh, uh, uh, uh Sci-fi, no Cannibal O Uh Straight off Straight off Straight off the dick with these Y'all niggas free, so please All oh. right. Yeah C'était euh, de euh, Why sur euh, Radio Nostalgie, Grindcore. Et très très bien, euh, Say Why. Ouais, c'est mortel. Ouais, avec le, le batteur, il envoie oh, euh, ouais. Non, c'était vraiment très très très bien. Un rapport avec Discharge euh, Ouais, peut-être, mais ou pas. pas Je sais pas, non. Non, c'est un groupe check qui a, euh, a pas mal tourné avec euh, Lycotrophie. Ah, euh, non, tout non tout et puis c'était du grind en game un peu engagé. Hein, ouais, ouais. C'était... Oui, ouais, tu étais celle-là de ouais, début 2000 ça ouais, et oui, c'est ça, ça rapide limite les... power violence ouais. dans, dans, ah, dans ouais. la vitesse et, et la compo des morceaux je trouve donc. Oui, euh. bah ça fait partie de cette génération là des morceaux d'une minute quoi, mmh. une minute 30 enfin dire c'était du, du, ah, ça... du grind rapide. Oui, mais ça ça a toujours été dès le début du grindcore des morceaux courts, tu vois, mais ouais, mais ouais. pas enfin, euh, quand même. Donc avec des groupes comme Sayy, on a passé un cap dans la, la rapidité. Donc voilà. On voilà e euh, c'est à moi donc euh, j'ai passé un autre truc euh, voilà un morceau un petit peu différent de ce qu'on vient d'écouter c'est Arumskarum euh le de, live euh, alors on <rire> peut en parler donc euh, on peut parler de leur discographie euh, donc groupe de Portland enfin euh, voilà scène de Portland hein, euh, scène <rire> scène du crust absolument excellente Euh, ils ont enregistré, enfin il et elle, c'est un groupe mixte, euh, un live à Ljubljana, euh, enfin en Slovénie du moins, je pense que c'est Ljubljana, euh, qui est absolument dégueulasse, je me <rire> souviens, euh... immonde bah, on était plusieurs à l'écouter, euh, c'est Fabien qui avait dû acheter ça, puis peut-être qu'il était téléchargé à l'époque, hein euh il y avait beaucoup de téléchargements MP3, hein, ça se faisait beaucoup. Ah, ça, oui. se, ça se fait toujours mais c'était quelque chose qui se on était content de, de choper des MP3 ça, euh, sur les sur les euh, sur les forums ou les trucs comme ça où c'est que tu avais les liens des groupes et euh... mmh. voilà. Et du coup, euh, c'était une très mauvaise euh, porte pour entrer d'Ohrumskarum. Oui. En tout cas, bah c'est si tu l'achetais en vrai, globalement, il finissait très très vite dans les bacs d'occasion quoi. <rire> Et juste derrière, ils ont enregistré euh, The Last Light et Suppose We Try, qui sont deux LP absolument excellents. Euh, ils sont un petit peu détendus au niveau des voix, tôt, ça fait plus euh, chant, chant braillé, mais qui, qui était plus extrême comme il, comme l'était l'autre. Euh, chant, voilà, chant mixte euh, au plus juste, euh, parfait. quoi Oui, mais un peu comme We Chunt avait fait. Euh, ouais justement. juste après, voilà, c'est le groupe avant We Chunt, c'est le, le même style, ou même contre-Venet qui faisait un peu... De... Qu'est-ce vachement plus hardcore quand même c'est quand même un groupe assez rapide quoi. Donc on va s'écouter le morceau Fire. c'était c'était Arumscarum, tout à fait. Vous êtes toujours euh, sur même entomori, euh, le sans cet FM Radio Gamose euh, ça t'éternièrement euh, avec l'excellent Arumscarum et le titre fier. Euh. J'aime bien quand tu es moné de bière. <rire> c'est la troisième. Euh, voilà, qu'est-ce que bah, du coup, c'était bien. J oui, bah, un peu long que j'ai mentionné 1 euh, bon, voilà, c'est bien quand même. Oui c'est le morceau un petit peu à rallonge, mais, mais bon voilà, ah, mais en cas, moi je suis un là... grand fan dans tous les cas, donc euh, je... Très bien. je ne critique pas. Oui. Euh, du coup on va s'écouter Calavera maintenant, oui. Aussi, bon si je vais un petit morceau de rap. Alors ce qui est vois. bien avec Calavera c'est déjà, si tu écoutes un morceau, tu sais c'est qui parce qu'il le dit dedans Tu sais c'est sorti en quelle année parce que tu sais parce qu'il le dit aussi et généralement tu sais aussi c'est quel label parce qu'il le dit aussi et ça en termes d'intro je veux dire ça c'est pratique tu sais genre, tu présentes pas tu mets à la radio hop, tu passes le morceau pff. Tu n'as rien dire, c'est facile. Tu n'as rien, tout est dedans. Excellent. C'est <rire> quoi, t'as pas les infos en fait <rire> Non, mais c'est pas grave, t'écoutes l'intro, ça marche. non mais, mais On comprends parce que tu as un groupe de grind, il dit tout, mais en fait, oui, enfin bon. Je crois qu'il dise la nuit. Mais, mais encore. Ouais. <rire> ah, c'est beaucoup trop long de dire euh, tous les labels quand tu fais des copro d'Aquin, c'est trop chiant. J'ai en 2009 Bon bah, écoute, on va en studio la semaine prochaine, on va quand même réfléchir à faire peut-être une ah, piste ouais. cachée avec ça. Euh, bien caché, hein. Bien <rire> on va sur le MP, faire on les cacher. 10 minutes que euh... Bah bon, écoute, on a la place. Enfin ouais. bref, euh, voilà Bonjour. et juste après on s'est écouter Tagala Jones. Ah, c'est voilà. le mec et... de enfin, c'est que là, ça, ça, ça... C'est sûrement lui faire mal. <rire> oui, moi bon, ça me fait un peu mal aussi, mais quand même je voilà. Moi je suis quand même pas mal venu au punk avec Tagala Jones. Du coup, je si il y a bien une chose que je reconnais, c'est que j'ai commencé par là. Et s'il y a une chose qui devrait reconnaître, c'est que maintenant, c'est quand même sacrément de la merde. Mais, <rire> ouais il y, y a quand même... Ouais, cet album-là, il y a pas mal de textes euh, assez politisés aussi, finalement. Peut-être un peu plus politisé bas du front, mais quand même. Et euh, c'est une bonne porte d'entrée, vu que ça commence à tourner pas mal. Ça se ouais, permettait à des gens un peu lambda, on va dire, comme moi, qui qui étaient pas du tout dans ce truc là devenir un peu à ça mais c'est bien t'écoutes cool. autre chose parce que la, la, la plupart des gens qui écoutent Takada Jones écou écoutent que Takada Jones <rire> ouais bah peut-être un peu les, ouais, les, alors, les salmages je t'arrête tout de suite ils écoutent aussi les rameneurs de, <rire> euh, ouais. de shérifs voilà <rire> <rire> oh, j'écoute le balaison rager ça n'a rien à voir euh. <rire> enfin bon euh, voilà donc quand même du coup on s'écoute Calavera avec Résonance de fin de monde super morceau j'aime beaucoup une petite montée au milieu là qui est, qui est très cholie et Takada Jones avec Echo War parce que On est quand même tous passés par là. Ou pas. monde Résidus de victoire insomniaque Des hommes se relève des décombres De Jéricho jusqu'à Belgrade Le glaive s'évade Le rêve va vite, s'envole dans les dédales D'innusapierre qui se dégradent yeah. Les canons se sont tués Plus de semences qui ne tuent Les fusils désormais vides Les chefs sont morts, tout n'est plus que résidus Reste à partir là où réside La verse des cendres qui nous brûlent Les écrire sans que préside l'essence puissante puissantes d'Hercule Tous ces ravages au nom de la force et de la gloire Tous ces plombages qui furent du signe Un chant de désespoir Toutes tes sentences exécutoires Au pied du mur j Jise les corps de nos mémoires Au pied d'un monde à construire la ruines ressemble à de l'espoir Sans barreau ni parloir, parloir. Toutes limites et dérisoires Tout interdit est un trou noir Et nos histoires se font tellement Sur d'injustes héritages D'injustes dessins territoire Tranchant la, la terre, terre, tranchant la chair Comme une hache Ces courants des oscours Les sols se sont craquelés comme nos cœurs Tectoniques des émotions Morceaux errants, cris de l'écume Dans les océans de nos erreurs Les eaux sont élevés, submergents Le pire de ce qui était territoire d'ineptie Défiant la mer de leur scintillant Un peu partout des brasiers brûlent encore Accouchant des cendres de la renaissance Du nature sans rancœur Résonance de fin de guerre Car au final ce ne fut guère plus que ça Guerre plus qu'un entassement de cimetière Et maintenant tout surgissant du chaos L'espoir déshabillé Annonce en temps son singe Tout est possible enfin Et sur le visage de ce qui reste Le rictus moqueur envers ses destructions enfin Car il suffit toujours un souffle humble Devant les âges, cynique et on du désastre Seul vent du haut du précipice Quelques âmes enquêtent dès qu'elle trace les prémices d'un monde nouveau ce Esquisse les comptes aux plus propice D'une humanité sans bourreau Loin des carreaux des injustices Qu'ont mis nos vêtements en beau Qu'ont des beaux sur nos taudis Et des seurailles dans nos légos L'éco-centrisme enseveli Sous les ruines de leur massacre Nos idéaux volent éclaircir Près du partage et dans des sacs Qu'ont fait de nos vies des tragédies Et de nous d'une La du vivant est dans nos mains, première robe sans crâne du lendemain et puis Épicute au dans des désastre, renaissance des parents de l'orphelin La reine et le roi désormais l'arbin Pour avoir osé défier les astres et nous parer nos propres chemins Alors avançons, notre début est leur fin Et sur les décomptes de l'or jaune, nous ferons un festin sans fin M'assemblant toutes les couleurs du monde, toutes ces saveurs, sont et chaleurs Les tiens les miens, et à cette table sans rassons, nous serons des musiciens Sans mission, nos mélodies ne serait plus des munitions libres Des artistiques artifices, donnent de munitions Ces combats minutieux, ils confient du repos, tous nos peurs en diminution La vie nos ambitions, si légitime, soit celle de passer la passion la peut-être nous cesserons de nous demander Pourquoi ce monde fait nous les enfants Soldats d'une armée dispersée, notre courte vie passée au fond d'une guerre qui n'a jamais vraiment lieu, on n'a jamais vraiment vu lieu, on nous a appris la liberté en nous mettant des chiennes, une clé pour s'en défaire, sachant qu'on les passerait au poignets nos pères. Dans on dans l'air de l'avènement de l'individualisme, a grandi à l'ombre terrestre, a-tu fié de l Résonance de fin de monde, ou roman commencement Espoir d'une acoclète heureuse comme qui ne rend pas au renoncement Résonance de fin de monde, cynique utopie du désastre, de romancer de vendre Ce sont les soirs mes trésors en art ou dehors tes plumes descendent du d'espoir d'un soir ma très fin de monde cynicuto puis du message te rompent le vent des sons ce sont mes trésors en ou du papier une battère d'espoir d'un soir ma très fin de monde cynicuto puis du message te rompent le vent des sons ce sont mes trésors en art ou dehors tes plumes descendent une battère d'espoir d'un soir ma très Une nuit d', un soir, Une en matinée. Nuit d un soir en va les en matinaire résonance que pas plus du désastre résonance que pas de fan monde si tu t'en du désastre. Nous portons un nouveau là dans nos coeurs et ce monde grandit en cette minute même, minute même. Pour, production et rentabilité ne laisse pas de place pour la qualité par pitié sur le marché l'économie doit tout d'abord et aujourd'hui encore les aliments proviennent de la terre mais depuis quelques années à Cana Jones. Ah oh mon dieu. <rire> ah, je suis pétillé, non, le générique pas modifie. Elle ah, empêche qu'on souvienne tous de la chanson. Ouais. Ah là, on la connaît par cœur. Oh, par coeur je sais pas mais mais, mais on quand la quand connaît, mais mais ah. Tu vois avec leur cul Ah c'est pour José. Non, non, non c'est pas si pire. Ah oh, si, quand même. Oh, imprimé, Moi j'ai jamais même. accroché. Ah la, la, la les pro... à tous leurs autres albums. Oui, non, mais ça c'est. il ouais, y a ce petit enfin tous les l'album Manipulé la était quand même beaucoup mieux à mon sens. Ah, celui-là il, il avait il, avait, non, il avait un côté DJ, un côté euh, ah, il partait un peu dans tous les sens en fait quoi. Toi, il, il y avait du sample, ça braille carrément ah et c'était 2005 tout voilà. le monde en mettait. Ouais, ouais. Ah, mais tu sens quoi là, ils ont surfé sur une vague un peu plus néo euh, qui faisait pas avant quoi. Comme les biscuits Peut-être <rire> comme les biscuits. Est-ce qu'on peut avoir le débat de est-ce que Fred Dursy s'est fait arrêter à la fin du clip de Nookie ou pas ou c'est une mise en scène <rire> J'ai essayé de chercher un petit peu sur internet, j'ai pas trop trouvé ouais, de bon, ouais, non, <rire> non, je sais pas trop ce qui veut dire. moi j'ai révisé ouais. les gars. On était dans j'ai échappé mais Là, les biscuits, j'ai bien écouté aussi. C'est ouais. ouais, ah, ouais. voilà. le moment où on se confine nos petit séjour. Les petites honte. Ouais, mais voilà, justement, on est dans les trucs honteux. Alors en 2007, il y a un truc que j'écoutais en boucle que j'adorais et que bon, on va aller écouter, c'est pas non plus <rire> c'est bon ça va être ultra nanos hein. Je je rappelle juste excuse-moi de te couper c'est spécial années 2000 hein. Voilà. C'est pas forcément des choses qu'on adore. Voilà, Jusqu'ici, c'était quand même cool. Là, ça commence, voilà. Donc euh, donc le groupe c'est Devian, c'est un qui joue une espèce de trash metal, black metal un peu moderne et il euh, y a il y a le l'ancien chanteur de Marduk. Alors et pour l'anecdote, c'était quand même le, le mec s'est fait virer du groupe Marduk parce qu'il était trop sympathique avec le public, du coup ça faisait pas assez black metal. Donc ils l'ont dégagé et euh, du coup il a créé un autre groupe euh, un peu trash comme ça. Euh, donc euh, l'album c'est Nine Wings Serpent et le morceau c'est Hérésie et euh, voilà quand, en 2017, oh, 2007 moi j'adorais ça Maintenant un peu moins Mais bon je me suis dit Allez C'est le moment quoi Ouais c'est ça C'est ça le exact. truc C'est le moment de passer voilà, faut, faut se faire des émissions à thème Pour mais passer voilà. les trucs Qu'on qu passerait pas d'habitude Mais ouais, ouais tu... Et, et puis, ça c'est un sûr, là pour juger Mais ouais Et peut-être ça plaira à quelqu'un On sait pas Ouais ouais, <rire> <rire> ouais, ouais Ça c'est Tu vas loin là <rire> <rire> Mais si Un, un métaleux Qui passe par hasard Tac ouais. et hop Qui passe dans le, sur la sur la RN66 Qui est en train de chercher Une station de radio Oh mais qu'est-ce que c'est que ça Et c'est Devian Et on écoute tout de suite maintenant Musique Trash Metal. Donc en fait, mais là tu moi je pensais qu'ils clairement vu tout ce qu'ils ont remis comme partie avant, ils auraient pu en remettre encore une. Ah oui oui, ben j'aurais dû faire un, un petit arrangement en remettant le refrain et tout. <rire> donc voilà, donc c'est une déviance ultra metal euh, dodost tout ça, mais bon, voilà. C'était ma jeunesse. Voilà, c'est <rire> pas si pire. Elle devait, non, mais oui, oui, que... qu pas être facile ta jeunesse. Rien pas dû te faire que des potes. <rire> C'était bien vu ça où tu ou ouais. <rire> ah. Ah, on a tous une jeunesse un peu, diff... ouais, ouais, peu différente quand même. Ouais, non. Mais... <rire> bon, voilà, <c> <rire> Bon. Euh, C'est à moi, donc euh, voilà toujours très punk la programmation, on va commencer par Diego Palavas euh, avec l'album Punk Plastic etc sorti en 2005, premier album euh, des punk rockers spinaliens, qui n'est plus d'épinal en tant que tel mais on va toujours <rire> dire euh, punk rock d'épinal. Euh, avec le titre Plastic Back Inside je suis pas sûr d'avoir pris le meilleur mais en tout cas c'est un qui, qui joue je pense toujours et qui est quand même un grand classique euh, de la discographie de Diego Palavas euh, juste après on va se mettre euh, le groupe ricain de Pennywise euh, avec le titre euh... Brohim euh... non pas Brohim ça durera un peu trop longtemps euh, il se passait pas grand chose euh... oui c'est vrai qu'en fait il est nul trop <rire> <rire> il est pas nul mais bon c'est un truc de live ouais, c'est un truc ah. de live plus qu'autre chose Avec le titre feu authority euh, de l'album euh, tiré de l'album land of the free euh, sorti en 2001 pour l'anecdote pennywise s'est formé en 88 euh, et existe toujours donc ouais. c'est quand même pareil, ah, hein, voyais pas rien si je a... ouais, donc ça aussi j' tu vois. Ouais, ouais. Ah, mais voilà ils ont eu ce pas truc pas. quand même à... ils avaient de la mélodie mais ils avaient ce côté old school quand même euh, ouais, dans... ouais, ouais, voilà oui. qui, qui fait que ça passe toujours quoi Euh, malheureusement c'est le titre issu de, de YouTube donc il euh, y a les fuck qui sont euh... oh, non Ah <rire> non Non mais du coup c'est un du pas. coup ah, ouais, ça c'est <rire> ça enfin, dire que bon, le parental là c'est ah, génial euh, tous euh, les morceaux quand que j'ai réécouté il y a la censure à chaque ah, fois, ah, fois. Ouais, c'est oh, atroce oh, quoi bah, bah, bah. atroce par voilà. <rire> désolé non, si, bon va... voilà, c'est un petit... album que j'ai dû avoir hein, la à la pépoterie à l'époque mais que je ne l'ai plus que je n'ai plus non, mais mais moi, je crois ouais. que je l'ai encore euh, bah, je pense que j'arrive je... pas vraiment disque ah. dur. Ah. Est-ce qu'on peut faire à remix c'est qu'on laisse un micro ouvert et puis on fait les fuck ah ouais. euh, sur le morceau. <rire> voilà. non, on peut faire ça. Pas, pas Donc c'est écoute Diego Palavas avec Plastic Back Inside et Pennywise Fuck et Authority. Plastic Bag Inside se ressent en droit. Anéantie La peau de vache qu'elle a ressurgie Dans mon panour et le vie en tête Bien trop poli pour être honnête Nous Me compère là où je m'empêtre Je m'empêtre Plastique, baguette Se ressent en moi Voilà, c'était Pennywise avec Authority. <rire> c'est <c> censuré. <rire> Marcus, j'ai coupé. Bah si vous vouliez, si vous voulez vraiment nous censurer, j'aurais pas de micro depuis le début de l'émission, je pense. <rire> depuis depuis 3 tu ans. Je serais pas là de court. <rire> non, je serais là mais ce serait toujours coupé. <rire> Maintenant c'est un blanc de, un blanc de 5 minutes. <rire> merci à toi <rire> merci à toi pour ta présence <rire> oui euh, du coup on va se finir sur une note euh, comme dire un grand philosophe euh, de hardcore Bourpif pif c'est c'est sûrement quelque chose de fil philo ouais, très mais philosophe là. ouais avec edbre ouais, ah. dans les dans le truc de, oh là là, de notre là adolescence là là là. J'ai réécouté, je me suis dit attends, une seconde, il y avait un morceau qui était mieux que les autres et tout sur l'album. <rire> je les ai tous réécoutés, putain, en fait, c'était toujours le même morceau. c'est terrible. <rire> euh voilà, du coup, ah, on... j'étais plus agnostique front même, pour le court hardcore. Ah et non, tôt, je je pas les aboiements. Euh, et du coup, euh, on bah, va s'écouter <rire> <rire> Et on s'écoute euh, Supremacy of Self, voilà. To listen to me Can I Stand back looking deep into this case Can I turn and face myself At the knowledge of what should it be To look into my heart Let's still look into hell Into hell Controlled by the voice of fear I was completely overwhelmed So concerned with the things I could never change Now I must assure to never fulfill them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 On s'attendait à un peu plus de bagarre à la fin tu, tu, tu, finalement. Tu, tu, tu, ouais, <rire> un peu déçu. C'était un petit, petit mini tempo tu vraiment ouais, ouais, ouais. le morceau d'après. On va se dire au revoir tout de suite parce que ouais. faudrait pas pourrait pas perdre de vue le super générique. Salut à tous. Vrai. Passez bye une bonne bye. soirée. Ouais, la, prochaine, la prochaine. prochaine émission, on n'est encore pas complètement défini, ce sera en octobre. Bah on l'annoncera voilà. sur Facebook, sur le site tout voilà. c'est ça. Ouais. Toujours ouais. écoutable en podcast et compagnie sur le site emmento-radio.com. Euh, voilà. Tout à fait. À voilà. Allez, bye bye. Bonne soirée. Ready, ready. Ready, ready. To rock So am I la vie I tried so hard And got so far But in end, It doesn't even matter Don't wanna be an American idiot <laughs> And this is how You remind me Of what I Alors oh, elle dit quoi là ouais on est, ouais, ouais, on est non non c'est pas les codes qui nous addictent nous oh non non One more time.